Editeur, moi Catherine et moi Nicolas. Nous vous invitons au rendez-vous avec le français. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école. Mais qu'est-ce que c'est Mais qu'est-ce que c'est Voyez-vous Catherine voyez Vous Catherine voyez -vous, Catherine. Voyez-vous Catherine Je pars Voilà où nous en sommes arrivés, Doge Voilà où nous en sommes arrivés La fois passée par maintenant tout le studio est plein de crocodiles. V'prochle rase par Malay, t'y peux faire ça studier plein de crocodiles. La fois passée par maintenant tout le studio est plein de crocodiles. Ils sont en travers partout. Poutre, c'est viz de ils sont en travers partout. Il n'y a aucun ordre. Ni kako pariat, Il n'y a, a aucun ordre. Et moi, je ne suis pas Je ne suis pas un crocodile. А я не крокодил. А я не крокодил. Я Змей Гориноч, но я еще маленький. Я Змей Гориноч. Маленький еще. Я Змей Гориноч, но я еще маленький. О, кто-то, отливай Кто-нибудь снимите меня! О, кто-то, отливай мне! А, вот ты сделал мой коллега. Вот куда ты загнал несчастную сотрудницу. «Ah, voilà où tu as fait monter la pover collega!» «Mennon, quant à moi, elle met impossible de travailler dans une pareille situation!» «No, нет, невозможно работать в подобных условиях!» «Mennon, quant à moi, elle met impossible de travailler dans une pareille situation!» «Régisseur, arrêtez l'enregistrement, s'il vous plaît!» «Régisseur, остановите запись!» «Régisseur, arrêtez l'enregistrement, s'il vous plaît!» «Oh, chassez ce monstre!» Et! уберите это страшилище!» «Oh, chassez ce monstre!» Aidez-moi à descendre par terre à la fin. Il faudra bien s'y astpustir sur la terre en fin de, de Aidez-moi à descendre par terre à la fin. Ouyoyoy, je ne pensais pas que votre réaction serait pareil. Ya ne думал что у вас будет такая реакция. Je ne pensais pas que votre réaction serait pareil. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. À l'heure et donc Catherine. Тогда поможем Катрин. À l'heure et donc Catherine. Alors, aidons, Catherine. Oh, Catherine, comment pouvez-vous rester sur ce petit lustre? Oh, oh, Catherine, comment t'oumeščajets na takoj malenkoj ljustre? Oh, Catherine, comment pouvez-vous rester sur ce petit lustre? Chaque femme a secret.» secrets. Ou každaja žentšina svoji sekrety. Chaque femme a ses secrets. Apportez un escalier. Prinesite lesnicu. Apportez un escalier. «Faites quelque chose, сделайте же что-нибудь, faites quelque chose, je ne peux pas rester ici jusqu'à minuit, не могу же я здесь оставаться до полуночи, je ne peux pas rester ici jusqu'à minuit. Jusqu minuit. «Je peux vous aider à descendre par terre, я могу помочь вам спуститься на землю, je peux vous aider à descendre par terre, pour moi c'est facile à faire, мне это очень легко, pour moi c'est facile à faire». Рауну со сервис, сель-те-плей. Окажи нам, пожалуйста, эту услугу. Рауну со сервис, сель-те-плей. Катрин, а вы уже жаме воле авэк змея Гарыныч? Катрин, вы когда летали со змеем Гарынычем? Катрин, а вы вы жаме воле авэк змея Гарыныч? Мэй нон, сэльмон авэк эмбалэ. Нет, только на метле. Мэй нон, сэльмон авэк эмбалэ. Мэй сэдам мон афанс. Ну и это в детстве. Mais c'est dans mon enfance. Pour faire voler le balai, il faut seulement une fois balayer le plancher dans sa chambre. Pour faire voler le balai, il faut seulement une fois balayer le plancher dans sa chambre. Et tout sera bien si vous avez bien fait cela. Et tout sera bien si vous avez bien fait cela. Mais il faut demander la permission à votre maman, non nous ne pouvons pas yer ni moi, mais il faut demander la permission à votre maman. Alors tout sera biendaf Alors tout seras bien, il n'y a pas de danger pour vous tu vois pas il n'y a pas de danger pour vous. «Enfin». «Eh bien, maintenant, quand il faudra aider quelqu'un à descendre par terre, on pourra profiter des services de Zmei Gorynyk. «Ну что ж, теперь, когда надо будет помочь кому-нибудь spustиться на землю, можно будет воспользоваться услугами Zmei «Eh bien, maintenant, quand il faudra aider quelqu'un à descendre par terre, on pourra profiter des services de Zmei «Ah, oh, j'ai une peur bleue. «О, maio сердце, оно опять ушло в пятки. «Ah, j'ai eu une peur bleue. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce dinosaure Non, ce que nous pouvons dire, c'est ce Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce dinosaure D'où es-tu venu D'où es-tu venu Je suis venu du studio voisin. Il y a plus de choses à cette Je suis venu du studio voisin. C'est bien l'heure d'action pour enfants ici. « C'est bien la rédaction pour enfants ici. Et c'est pourquoi il y a ici beaucoup de personnages des contes. Et et c'est pourquoi il y a ici beaucoup de personnages des contes. »« Ah, voilà, d'où est venu Bermalé la fois passée. »« Ah, tu vois, d'où est venu Bermalé la fois Ah, voilà, d'où est venu Bermalé la fois passée. »« Maintenant, il n'y a rien d'extraordinaire dans cette histoire. » maintenant il n'y a rien d'extraordinaire dans cette histoire Mais tu dois quitter la salle Nous mais tu dois quitter la salle nous devons continuer notre mission. Мы должны продолжить нашу передачу. No devons continuer notre émission. Mais je suis venu pour prendre part à cette émission. Non, я пришёл для того, чтобы участвовать в этой передаче. Mais je suis venu pour, pour prendre part à cette émission. Si vous avez quelque chose contre moi, j'appellerai mon papa. Если вы имеете что-то против, я обзову папу. Si vous avez quelque chose contre moi, j'appellerai mon papa. Et il va vous expliquer. On va m'expliquer. Et il va vous expliquer. Je toujours voulu apprendre le français. Ya всегда хотел выучить французский язык. Je toujours voulu apprendre le français. Ah non, il n'y a que le père qui nous manque. Nu papa nam zdes' ne Ah non, il n'y a que le père qui nous manque. On ne peut jamais être sûr de rien avec ces Zmey Gorynych. С этими никогда ни в чём нельзя быть уверенным. On ne peut jamais être sûr de rien avec ces Zmey «И il y ici très peu de place même pour toi». «Здесь и для тебя-то маловато место». «И il y a ici très peu de place même pour toi». Peu toi. «J'ai peur que maintenant notre émission soit appelée le rendez-vous avec Zmey Gorynyc ou quelque chose dans ce genre». «У меня подозрение, что теперь наша передача будет называться «Встреча со Zmey Gorynyc» или что-то в этом роде». «J'ai peur que maintenant notre émission soit appelée le rendez-vous avec Zmey Gorynyc ou quelque chose dans ce genre». Mais non, je ne veux pas prendre pas votre émission. De net, je veux prendre l'occasion de la Mais non, je ne veux pas prendre pas votre émission. Vous ne m'avez pas compris. Vous m'avez pas compris. Vous ne m'avez pas compris. Je veux seulement vous écouter. Je veux seulement vous écouter. Mais tu pouvais ne pas entrer dans le studio. Non, tes mots ne feront pas, tu Mais tu pouvais ne pas entrer dans le studio. Tu pouvais rester à la maison écouter la radio tu moques doma do et radio tu pouis rester à la maison et écouter la radio Mais je ne sais pas le temps du début de votre émission No je ne знаю vraiment votre передачи mais je ne sais pas le temps du début de votre mission. Notre émission commence à 9h10 chaque mercredi notre переda начинается в 9 часов 10 minutes каждую среду. Notre émission commence à 9h10 chaque mercredi. Et maintenant notre émission touche à sa fin, à теперь notre передda подходит enous et maintenant notre émission touche à sa fin. Chers auditeurs, quels personnages des contes vous voulez rencontrer dans nos émissions Draghis radioлутели, сказочных personnages vous хотите встретить наших передачах? Nous pouvons inviter tous les personnages des contes. Мы можем пригласить любых персонажей. Nous pouvons inviter tous les personnages de conte. Notre émission est unique. Наша передача единственная. Notre émission est unique. Parce que c'est seulement ici que vous pouvez entendre la voix de votre personnage préféré, non seulement en russe, mais en français aussi. Так как только в ней вы можете услышать голос любимого героя не только по-русски, но и по-французски. Parce que c'est seulement ici que vous pouvez entendre la voix de votre personnage préféré, non seulement en russe, mais en français aussi. Parce que dans le monde des contes, tous les habitants parlent seulement français. Parce que dans le monde des contes, tous les habitants parlent seulement français. Étudiez la langue française et vous pourrez parler avec eux. Ézuchez le français et vous pourrez parler avec eux. Étudiez la langue française et vous pourrez parler avec eux. Au revoir, chers enfants. Et bonne chance. Au revoir, chers auditeurs. Au revoir, chers amis. À bientôt. Et si tu n'existais pas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 dî les couleurs du jour et qui n'en revient pas et si tu n'existais pas dis moi pour qui j'existerais des passants tendant mis dans mes bras que je n'aimerais jamais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 de la ville, pourquoi Simplement pour te créer Et pour te regarder mmh. Mmh. Et si tu n'existais pas moi pourquoi j'existe pour traîner dans un monde sans toi sans espoir et sans regret et si tu n'existe pas j'essaierai d'un